One Qibla présente le corps en action, madaries des Donc, frères et sœurs en Islam, bienvenue à une nouvelle séance de notre série sur le cœur en action, les sentiers des itinérants de l'imam Ibn Al-Qayyim et on continue inshallah avec notre thème de la semaine dernière qui est un thème extrêmement important parce qu'on parlait de l'une des plus grandes obligations de l'islam qui est à sabr la patience comme l'imam Ibn Al-Qayyim rah Allah nous la présente On va réviser ensemble, inchallah ou ta'ala, lors de la séance, quelques concepts clés reliés à sabr Et aussi, on va découvrir, découvrir plutôt beaucoup de nouvelles informations, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, le point où on s'était arrêté la semaine dernière, parce qu'on manquait de temps, bien sûr, c'était sur la question de la plainte. Je rappelle très brièvement, c'est quoi le sens de sabr de la patience C'est le fait de se maîtriser de ne pas avoir des croyances qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas, comme quelqu'un qui est frustré contre le choix d'Allah azza wa contre le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre le destin, quelque chose de mal qui arrive, parce qu'entre autres, comme on a vu la séance dernière, on a vu que parmi les principes de base qui nous aident à être patient, c'est de se rappeler que cette vie, elle est parfaite pour qui exactement Cette vie est parfaite pour quel type de personne Pour personne. La vie n'est parfaite pour personne. La vie n'est complète pour personne. La, pli, la vie est pleine de difficultés, d'imperfections pour tout le monde. Ça fait partie de la vie. Ça ne sert à rien d'être frustré pour me dire « Pourquoi est-ce que Azza wa il m'a donné ce mal Parce que ce mal a été donné à des millions d'autres personnes. C'est juste que certains l'ont reçu hier, d'autres la semaine dernière, d'autres ça fait un siècle. D'autres vont le recevoir après moi. D'autres ont reçu encore pire. Donc la première chose ici, encore une fois, la patience c'est de ne pas être frustré contre le choix d'Allah Azza wa le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et faire confiance à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, le sabre, la patience, c'est de maîtriser sa langue, de ne pas dire des choses que Allah wa soudé. Il n'aime pas lorsqu'il y a des choses, par exemple, de mal qui nous arrivent. Et la troisième chose, c'est de maîtriser nos actions aussi, de sorte à ne pas faire de choses que Allah wa soudé. Il n'aime pas lorsqu'on passe, par exemple, par des difficultés. Et si je me rappelle bien, je me rappelle pas très bien, si on avait mentionné ça, parce que des fois j'oublie dans quel cours ou dans quelle chose j'ai cité cet exemple, mais le prophète Ali Sadhguru nous a parlé de certaines pratiques de el jahiliya qui sont contraires à, aux bonnes pratiques de la foi, comme par exemple lorsque, comme ça existe dans certaines cultures, surtout arabes, ou parfois... Euh, des femmes vont déchirer leurs vêtements et gifler leur visage lorsqu'elles vont perdre un proche et elles vont commencer à crier. Da'wa al-jahiliya, ça c'est contraire à la patience, encore une fois, la patience c'est de, de se maîtriser. Se, se maîtriser, ça ne veut pas dire que Par exemple, dans le cas d'un décès d'un proche que tu ne peux pas être attristé, le prophète, alayhi sallallahu lui-même, lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim, qu'est-ce que le prophète, alayhi sallallahu il a dit Il avait les larmes aux yeux parce qu'il a perdu son fils et il a dit « inna l'ayna la tadma. les yeux ont des larmes »« et le cœur est attristé »« la yahzan »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 se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala c'est contraire à la patience si quelqu'un dit Ya Allah je suis malade et j'ai très mal Ya Allah guéris-moi j'ai très mal je ne peux pas prendre ce mal c'est trop difficile pour moi Ya Allah il dit dans son doua est-ce que ça c'est contraire à la patience ce n'est pas contraire à la patience parce que dans le Coran par exemple le prophète Ya'koub alayhi salam qui est le père du prophète Yousuf Joseph, Lorsqu'il a perdu son fils, pas que son fils était décédé, mais qu'il ne pouvait pas trouver son fils, comme on connaît dans l'histoire de Yusuf a. Dans le Qur'an, c'est une longue histoire qui est dans sourate Yusuf. Et c'est une sourate clé, c'est une histoire clé en termes de patience, parce que la patience est au centre de cette histoire, entre autres. Qu'est-ce que Allah a. il dit Il dit, je, je plains ma tristesse et ma peine auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de mal à se plaindre auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la même chose, Ayyub, le prophète Ayyub, qu'est-ce qu'il a dit Ya Allah, j'ai mal. Il était malade, Ayyub, Allah, il l'a éprouvé. Il n'y a pas de mal à se plaindre auprès d'Allah, bien au contraire. Parce que parmi les raisons d'être des difficultés, c'est quoi C'est qu'Allah azawajal il fait sortir de nous, de ses serviteurs, des croyants. Qu'est-ce qu'il fait sortir de nous Allah azawajal Qu'est-ce qui sort du croyant La facilité. Mais qu'est-ce qui sort de lui, pas de la situation Qu'est-ce qui sort de toi lors des difficultés Qu'est-ce que Allah azawajal il fait sortir de toi, du croyant, bien sûr La patience. La patience. Quoi d'autre donc les rangs de la personne ça qu'est-ce qu'on a aussi tamhis donc le nettoyage la purification le dua, les invocations n'est-ce pas, les prières Ça C'est la nature de l'être humain. C'est que l'être humain, lorsqu'il est en détresse, il va se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Même que plusieurs, des mouchriquines et des mécréants qui ne croient même pas à Allah avec le tawhid, ils ne font pas leurs prières, ils ne font rien. Mais lorsqu'ils sont vraiment en détresse, qu'est-ce qu'ils font Oh my God, help me C'est vrai ou non Allah nous donne l'exemple de celui qui est sur le point de, de, euh, de, de se noyer dans l'océan, par exemple. Quelqu'un qui est sur une barque ou sur, sur un bateau ou autre chose. On oublie ce genre de situation parce que les gens de nos jours, vu qu'ils vivent dans les grandes villes et dans le confort et ainsi de suite, ils sont éprouvés par ce leurre de puissance, cette illusion. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui arrive de mal, les gens ils pensent tout de suite qu'il y a le 911. appelle le 911, j'ai une urgence, je dois être sauvé, ainsi de suite. Qu'est-ce qui arrive un jour si le 911 ne répond pas Qu'est-ce qui arrive si tu es dans une place où tu n'as pas de 91, tu n'as pas de cellulaire, tu n'as pas de, de, de réseau, rien du tout, et que ta vie est en danger Même le kafir, dernier recours, il va se tourner vers où Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, bien sûr, il se rappelle d'Allah, Il n'oublie pas Allah, Azzawajal, même dans les, les temps d'aisance. Mais ça peut arriver au croyant que parfois la vie est tellement cool, ça fonctionne tellement trop bien, il est tellement occupé par beaucoup de choses que ça, son lien avec Allah, Azzawajal, il devient plus faible. Il fait moins d'invocations, de prières et ainsi de suite. Allah, Azzawajal, il fait sortir de son serviteur, à travers les difficultés, toutes ses prières et toutes ses... Donc c'est pour ça que ce n'est pas mal de se plaindre auprès d'Allah Bien au contraire Allah aime entendre son serviteur qui se plaint auprès de lui Ce qui est contraire à la patience Écoutez bien ça, ce n'est pas de se plaindre auprès d'Allah C'est de se plaindre d'Allah ce que la différence entre les deux est claire Ce qui est contraire à la patience, ce n'est pas se plaindre auprès d'Allah, c'est se plaindre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, directement ou indirectement. Quelqu'un va dire, astagfirullah, Allah m'a maltraité moi, il ne m'a pas donné ce qu'il a donné, aux... je ne sais pas pourquoi est-ce qu'Allah me fait ça. Ça c'est de façon directe. Comme on l'a dit souvent, ça, ça vient de façon couverte, indirecte. Pourquoi est-ce que la vie me, me réserve ça Ça, ça n'arrive qu'à moi toujours, pourquoi il ne va pas dire Allah, mais en réalité, c'est en train de se plaindre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme une fois il dit wa oui, que que quelqu'un a vu un homme une fois se plaindre auprès des autres. « Je suis pauvre, je ne sais pas pourquoi, moi je n'ai pas d'argent comme les autres et je souffre de pauvreté et ainsi de suite. » Alors quelqu'un s'est arrêté pour lui dire « Tu te plains auprès de celui qui n'a pas de miséricorde envers toi, tu te plains auprès de lui du cas de celui qui est miséricordieux envers toi. » Ça veut dire « Tu te plains d'Allah auprès de celui qui n'a pas de miséricorde envers toi, qui est le serviteur, les créatures. » Est-ce que les gens aiment entendre nos plaintes Est-ce que les gens aiment entendre nos plaintes Non. Même les personnes les plus proches de toi, même tes parents, même tes enfants, peu importe, les gens les plus proches de toi, ils ont un seuil de tolérance. Si à chaque jour, tu vas venir pour te plaindre de tout le mal qui t'arrive dans la vie et que toute injustice qui t'arrive, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qui est arrivé aujourd'hui, et j'ai mal, et je ne me sens pas bien, ainsi de suite, un certain moment donné, la personne sera, comment on dit, tannée de toi. C'est trop, tu es embêtant, tu dois être un peu patient. Sache comment connaître tes limites, parce que l'être humain n'aime pas, il ne peut pas prendre toutes les Toutes les plaintes du monde. Alors on se plaint auprès de qui On se plaint de celui qui aime nous entendre se plaindre, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il y a des situations, les savants, dans lesquelles on peut se plaindre auprès d'autrui. C'est lorsque la personne, par exemple, peut nous aider. Allah azza wa lui a donné des, des choses afin qu'elle nous aide. Si tu vas voir le docteur, tu vas voir un médecin, parce que tu as très mal... Et il va te dire pourquoi tu es ici. Tu ne peux pas lui dire je peux seulement me plaindre auprès d'Allah. N'est-ce pas Tu vas décrire ton mal. Il va, décrire, il va dire par exemple euh, ta peine ou ton mal ou autre chose sur une échelle de 10, est-ce que c'est... Tu ne vas pas lui dire je ne peux pas te dire. Okay? Tu peux dire j'ai très très mal par exemple dans le ventre. Ça fait trois jours que j'ai très mal ici. Ça ce n'est pas une plainte pour euh, encore une fois pour, pour... Comment je peux dire ça là ce n'est pas pour pour montrer un aspect justice pas justice, c'est une plainte descriptive parce que la personne elle peut t'aider la même chose les savants ils disent tu peux te plaindre auprès de quelqu'un s'il y a eu injustice et que la personne a la possibilité de trancher en faveur de la justice comme aller voir un juge par exemple un qadi pour dire quelqu'un m'a pris mon argent c'est une plainte afin de faire justice de réclamer justice c'est clair Est Ce que c'est principes là sur les plaintes, sont clairs quand est-ce qu'on peut se plaindre, quand est-ce qu'on peut pas se plaindre. C'est bon OK. Donc, passons à la prochaine. Il dit لا خلاف بين أهل العلم معاني الصبر حبس النفس على المكروه." Il dit ensemble tous les savants réfèrent à la même chose qui est que la définition de la patience c'est de savoir se restreindre et savoir être là dans des situations qu'on n'aime pas. On se rappelle, « Sobre, patience égale ce qui est amer ». La patience, habituellement, ce n'est pas pour des choses qu'on aime, c'est des choses qu'on a tendance à ne pas aimer. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on avait donné l'exemple de se préparer pour un examen, l'examen de la semaine prochaine. Il faut se préparer aux examens, il faut faire des révisions, faut, Tu as des, tra des travaux de fin de session, il faut écrire des textes, La plupart des gens n'aiment pas faire ça. Vous comprenez Même s'ils si aiment apprendre, mais lorsqu'il s'agit de se préparer, de faire des révisions, d'écrire des textes, la plupart des étudiants n'aiment pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait On s'efforce. Ça, de, ça demande de la patience. Je m'efforce à faire une chose que je n'aime pas nécessairement parce que ça va m'être utile. C'est la bonne chose à faire. C'est pour ça que j'ai besoin de patience. Donc patience égale ce qu'on n'aime pas nécessairement, mais il dit aussi les savants sont tous d'accord que la patience fait partie des stations les plus difficiles pour ce qu'il appelle ici al-ama, ce qui al -amma, al -amma, ça veut dire la masse des gens. Il y a la masse des gens. Après ça il y a l'élite al-khasa al-khasa ça veut dire les auliais d'Allah les gens qui sont très pieux qui sont très fermes sur leur sur leur foi. Mais on comprend que la masse des gens la majorité des gens ne sont pas super Puissants dans leur foi, c'est clair. Comme, comme Allah Azzawadu nous dit dans le Coran, Al-Karim wa Qalilum min Ibadiyah Ash-Shakur. Ça, c'est la nature humaine que la plupart des gens ne sont pas dans l'élite des croyants avec le plus haut niveau de, de piété et de détermination dans leur cœur. Pour la masse, al la patience fait partie des stations les plus difficiles och vissa illde, för att gängen är en begagnad i vägen och inte har någon kraft i sättet. Vad är illde? Om han blir illad, för han är också inte från de som tränar. Det här är illde för C'est les prophètes. C'est ce que le prophète nous a dit. hadith authentique, les gens les plus éprouvés dans la vie sont les prophètes. Après les prophètes, c'est qui L amthal. L amthal fal Chacun selon son niveau de foi. Le plus que la personne, son niveau de foi est élevé, le plus qu'elle sera éprouvée. C'est pour ça que les grandes épreuves dans la vie, ce n'est pas pour moi et vous. Il faut être... faut être réconforté. Allah Azzawajah ne va pas Lancez sur la personne une épreuve qui dépasse de loin son niveau de, de foi. Chacun a son niveau d'épreuve qui correspond à, tout comme dans un examen encore une fois, il y a des examens pour des universitaires, il y a des examens pour les gens de secondaire, même si les, les deux font des examens de mathématiques, mais ce n'est pas le même examen de, de mathématiques, ce n'est pas le même défi. Même au niveau universitaire, il y a université, université. Il y a des universités qui sont là juste pour donner des diplômes pour tout le monde qui est juste correct, un bon étudiant. Il y a des universités qui sont très, très sélectives depuis la première année. C'est clair Donc ici, c'est la même chose. Mais le « ami », la masse des gens, problème numéro un, vu qu'ils ne sont pas très éprouvés, ils n'ont pas, pas beaucoup d'expérience, imaginez si vous faites habituellement du... Euh, comment... Il... De la, ils appellent ça la, en français la randonnée la randonnée en tout cas euh, du hiking quelqu'un qui est habitué à aller marcher dans les montagnes, dans les forêts à dormir dans la nature dans une tente et ainsi de suite vous avez l'habitude de faire ça okay? vous faites ça vous avez fait ça plusieurs fois une fois l'un de vos amis vous dit je veux venir avec toi cette fois je veux découvrir la nature moi aussi et vous prenez cette personne avec vous Et lorsque, soudainement, vous allez entendre la voix d'un ours, vous allez voir un ours, quelle sera la réaction de l'autre personne? Elle sera en panique, n'est-ce pas? Ou dans la tente la nuit, il y a un orage qui arrive, tonnerre, la pluie, ainsi de suite. Quelle sera la réaction de l'autre personne? Elle va paniquer parce qu'elle n'a pas d'expérience, elle n'a jamais fait face à ça. Alors que peut-être que vous avez fait à faire face à ça plusieurs fois auparavant. Donc, de un, c'est pour ça que la patience pour la masse des gens, elle est difficile. Et la deuxième chose, il dit euh, <muches> La plupart des gens ne sont pas des sportifs. Il appelle ça « riyada ». Quel est le sens ici du sport, de riyada parle de quel sport C'est vraiment ça le sens, le mot qu'il utilise. « al-riyadatu ». Aujourd'hui, « riyada » égale « sport ». Aller faire du foot ou courir ou autre chose. Mais c'est dans quel sens ici, al-riyada » Les savants de l'islam, lorsqu'ils parlaient de riyada, « riyada », c'était ?« riyadatun nufus », c'est le sport de l'âme. Lorsqu'ils lorsqu disent le mot « Riyada, si vous lisez un jour un, comme ça dans un livre d'Ibn al ou un autre savant, il vous dit Uh, såså, si, uh, liksom en ählerriyada, eller må måste ri l'importance förriyada, de säger, ah, inte dålig för, dålig korg, gym och andra saker. De pratar här om sport, de larm. Det betyder utbildningen av larm. Det är försökets spirituella av tro på hjärtat en gång till av av personen. Allt som passar, det är samma natur. Den som inte har vanor att sport, den som inte gör fysisk sport, si om du med dig för att göra sport, säger han, jag vill göra sport som du gör. Jag vill komma med dig. Et tu vas lui donner quoi Des poids à porter ainsi de suite. Il va dire, depuis le début, c'est trop difficile. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'il n'a pas d'expérience. Donc il dit ici. Troisième chose. La masse des gens aussi n'ont pas goûté à al mahabba. C'est quoi al mahabba C'est l'amour d'Allah Azza wa L'amour d'Allah Subhanahu wa Taala, l'expérience de la foi. La plupart des gens, lorsqu'ils pratiquent leur foi, ils pratiquent dans un sens général que ça, c'est la religion, c'est les choses que Allah Azza wa Jalla aime, mais ils n'ont pas goûté à l'expérience de la foi, Al Mahabba, l'amour. Et ça, ça s'applique à probablement la majorité des domaines. Je reviens à la même chose. Combien de personnes aiment faire leur travail de fin de session? Combien de personnes sont à la bibliothèque si vous allez faire un sondage, la semaine des examens Combien de personnes sont à la bibliothèque et ils ont du plaisir à être à la bibliothèque, à lire des livres, des articles, résumer des informations c'est en général toujours une minorité de personnes qui ont du plaisir. Mahabba, il aime tellement ce domaine qu'il a du plaisir à réviser, à lire et ainsi de suite. La majorité des étudiants, il veut apprendre et il veut faire il veut, euh, il veut bien faire son travail pour avoir une bonne note, pour réussir et ainsi de suite. Donc c'est plus pragmatique, c'est relié à des résultats plus que l'expérience en tant que tel. Vous voyez ce qu'on veut dire Donc ici c'est la même chose. La masse des gens n'ont pas cette ce feeling de l'expérience de al l'amour d'Allah azza jusqu'au point de d'avoir du plaisir à être patient l'expérience de la patience pour Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça il nous dit ici malgré tout as manazil fi al la patience fait partie des conditions des stations nécessaires à parcourir avant d'arriver à la station de l'amour. Ça veut dire pour que quelqu'un arrive à ce niveau d'expérience, de foi, où il va faire les choses avec amour. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il a du plaisir à faire sa prière, à allonger sa salat. Il a du plaisir à jeûner pour Allah, à réciter le Coran. Personne ne va arriver à ce niveau avant de devoir passer par la Patience. Station de la patience vient avant la station de l'amour de al mahabba. Mais il dit comment est-ce que ça, ça peut être logique Là, il pose une question. Comment ça illa Il dit la problématique ici, c'est quoi C'est que La patience, on a dit, patience égale quoi, ça, ça vient avec quoi L'ami de la patience toujours, c'est quoi Difficulté, épreuve. Patience toujours vient avec des choses qu'on n'aime pas. Il n'y a pas de patience dans les choses qu'on aime. Il n'y a pas de patience dans les choses qu'on aime, parce que tu ne ressens pas le, la difficulté en tant que telle. La patience vient avec des choses qu'on n'aime pas. Donc si c'est une chose que je n'aime pas mais qui vient d'Allah Azawadil et que Allah Subhanahu ta'ala voulu pour moi mais moi c'est comme si je l'aime pas trop. Comment est-ce qu'on peut dire que ça c'est ça mène vers al-mahabbah, vers l'amour parce que normalement quelqu'un a priori il dirait quoi Al-mahabbah l'amour c'est d'aimer ce que Allah a aimé pour nous, ça veut dire Allah nous donne ce que nous en aimons. Comprends ça Parce que qu'on répète ici, un principe important, c'est que dans la religion, Allah nous éprouve par des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. C'est ça le truc ici que plusieurs personnes ne comprennent pas. Plusieurs musulmans pensent que l'islam, c'est juste les choses que tu aimes. Allah nous éprouve avec des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Dans trois jours, deux jours, trois jours, ou hier, disons hier, c'était jeudi. Euh, dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa c'est quoi la sunnah reliée au jeudi par exemple Jeûner, n'est-ce pas Le jeûne du jeudi, c'est une tradition prophétique, c'est une action qui est souhaitable, recommandée. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Si moi j'ai jeûné hier, si moi par exemple j'ai jeûné hier, c'était jeudi et j'ai jeûné. Je pas jeûné, mais si j'ai jeûné, si j'avais jeûné. Est-ce que ce jeûne, le suyam, est-ce que moi, mon cœur il aime ça Pour la masse des gens. Encore une fois, il est ici dans, au niveau de la masse. Il y a l'élite, mais l'élite, elle a déjà été dans la masse. Il n'y a personne qui naît comme ça, qui est quoi au niveau le plus haut de, de l'Iman À part les prophètes, on ne parle pas des prophètes, mais les gens normaux. Tout le monde passe par des expériences pour pouvoir arriver à ce niveau le plus haut. Moi, musulman normal, si j'ai jeûné le jeudi, est-ce que mon cœur il aimait ça Que je jeûne, ce que mon nefs, mon âme à l'intérieur. Non. En général, mon, mon nefs, elle va me dire, peut-être faire ça la semaine prochaine, va prendre un café, va manger, tout, oui. il y a encore des journées longues, la vie est encore longue, il y a d'autres journées meilleures pour faire le jeûne, et ainsi de suite. Donc, là, c'est une activité de patience. Une chose que je n'aime pas, mais que Allah, il aime et que je le fais parce que Allah il aime pas parce que moi je l'aime pas je la fais parce que Allah il aime et que je sais que c'est bon pour moi je l'aime pas mais c'est bon pour moi à la fin de la journée hier lorsqu'il y a eu le aven de Maghreb au temps du coucher du soleil le temps de Maghreb c'est quoi notre tradition prophétique à faire rompre le jeûne le plus tôt possible. Ça fait partie de la sunna. C'est recommandé dans la religion de rompre le jeûne le plus tôt possible. Dès que c'est maghrib. <mains d 'intro> les gens les plus aimés auprès d'Allah, c'est ceux qui rompent leur jeûne le plus rapidement. Donc là, je vais rompre mon jeûne le plus rapidement pour Allah, parce que Allah il aime ça, Subhanahu wa Ta'ala. Est-ce que moi j'aime ça, cette tradition prophétique Oui, beaucoup, surtout s'il y a de la bouffe qui est préparée, ça fait une demi-heure et qui attend sur la table. Pas? On t'a préparé de la très bonne bouffe. Est-ce que moi j'aime ça Oui. Voilà deux traditions prophétiques, deux actes d'adoration, l'un qu'on aime, l'autre qu'on n'aime pas nécessairement. Mais on fait les deux parce qu'Allah aime ça. Deux grands projets de la vie. Je vais revenir à ta question. Deux grands projets de la vie. Je donne un autre exemple. Deux parmi les grands projets de la vie pour un croyant. On a pèlerinage, hadj. Et il y a mariage. Pèlerinage. Avant d'aller au pèlerinage. Ça c'est une ribada. C'est un acte d'adoration. Est-ce que Nafs aime ça le pèlerinage Laisser ta famille derrière, laisser ton confort et tout, payer de l'argent, aller, il va y avoir tellement de gens, tu vas dormir par, par terre, il y a de la pollution, ok, tu vas fort probablement attraper une grippe et revenir avec des toux comme ça, ça c'est juste normal dans le, dans le pèlerinage. C'est la moindre des choses. d'antan le les gens, il, certaines personnes, ils mouraient sur le chemin du pèlerinage. Okay, ils ne revenaient plus parce que dans le temps, les gens voyageaient avec des chameaux pendant plusieurs semaines et ainsi de suite avant d'arriver. Il a Macca. Donc ça, c'est un acte d'adoration qui est le pèlerinage. Ce que Nefs, elle aime, elle n'aime pas. Parce que Nefs, elle aimerait ça que le même temps et le même argent et tout que tu partes au Mexique à la place. Vous voyez Grande différence entre les deux. Si on va juste suivre le Hawa, bien sûr. Si on va suivre nos passions. C'est ça ce que Al nafs elle dit de faire. Pourquoi aller au pèlerinage Mais de l'autre côté, une autre bonne œuvre qui est fait partie de la Sunna et de la religion, qui est le mariage. « Al-Zawad » Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Mariage, c'est ma Sunna, c'est ma tradition. » que qu'Al-Nafs aime ça Vous êtes trop gêné pour répondre Je connais la réponse. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Mais les deux font partie des choses qu'Allah Azza wa il aime et qu'il a, nous a prescrit. Ça fait partie de notre religion. Donc ici, on fait ce qu'Allah il aime. Indépendamment que parfois c'est pour, pour nos passions. Allah Azza wa nous donne des bonnes œuvres qui nous aident aussi dans nos passions. Et parfois c'est des choses qu'on n'aime pas nécessairement. Il dit que parfois, vous n'aimez pas quelque chose, vous détestez quelque chose, alors que dans cette chose-là, il va y avoir beaucoup de bien. Tu avais une question, mon frère C'est bon Donc, il dit ici, c'est quoi la, la, la réponse à cette question Il dit, Quelqu'un dirait comment est-ce que la patience est nécessaire pour atteindre l'amour alors que la patience habituellement c'est de devoir faire face à des choses que nous on n'aime pas. Alors qu'Allah Allah Dehli l'aime et nous on n'aime pas ce que Allah aime. C'est comme s'il y a une contradiction. Il dit Il dit Eh bien, dans la question se trouve la réponse. C'est parce que la patience, en réalité, c'est quoi C'est d'être capable et prêt à sacrifier nos passions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ce que moi j'aime et il y a ce que Allah azza wa aime. Et parfois, ce que moi j'aime, ce n'est pas nécessairement ce que Allah azza wa aime. La patience, c'est de préférer ce que Allah azza wa aime sur ce que moi j'aime. Et c'est pour ça que ça, c'est le test de « al-mahabba », le test de l'amour. Tu as préféré ce que Allah Azza wa Jal aime, même sur tes propres patients. Ça veut dire que tu aimes Allah Azza wa Jal plus que toute chose, incluant plus que ta propre personne. « Lain yu'minu ahadukum » dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Lain yu'minu ahadukum »« hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'ini » dans l'autre hadith aussi « min nafsihi » Il n'y a personne, il dit le prophète alayhi wa sallam, qui sera un vrai croyant avant que je ne devienne, ça c'est le prophète alayhi wa sallam. Avant qu'on aime le prophète alayhi wa sallam plus que nos parents, que nos enfants, que tout le monde incluant nous-mêmes. Ça c'est le vrai iman, la vraie foi c'est d'aimer le prophète alayhi wa sallam plus que n'importe qui incluant moi-même et Allah azza on aime plus que le prophète sallalahu alayhi wa sallam, parce qu'on aime le prophète sallalahu alayhi wa sallam, pour Allah azza parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui notre créateur et c'est lui qui a envoyé le prophète alayhi salatu wa salam vous comprenez donc c'est ça le test de l'amour ici de al mahabba ça s'éprouve entre autres avec avec les épreuves et avec avec la patience wa minha huna kände mahbte äkter näsi kände, Allah Taala, fäipin amtahna hem med makare, in halagum han hävika till mahbte. Det är för så att de flesta människor som säger att de är kär i Allah, inte är så sanna och sanna som de säger. Det är en la da'wah, pas da'wah, appelé, appelé invité, da'wah da'wah, c'est claim je prétends, la prétention je prétends, je prétends aimer Allah Azza wa c'est facile de dire ça avec la langue mais lorsque l'épreuve est devant moi, c'est là où mon amour sera testé, c'est là où mon amour sera testé, c'est pour ça encore une fois comme on le dit toujours ce qui est plus le plus véridique est-ce que ce sont nos paroles Ou nos actions Qu'est-ce qui est plus véridique Les actions. « El fi'lu asdaqou min al-qawl » Je peux dire du n'importe quoi. Mais lorsque ce sera le temps de démontrer, c'est là où on va dire « tu étais sérieux, tu étais sincère » ou « ce n'est pas le cas ». Est-ce que vous avez déjà… Combien ça arrive que quelqu'un qui cherche un emploi, qui se présente à une entrevue que quelqu'un dise je suis ici je veux être votre employé et ainsi de suite juste pour vous dire à l'avance je ne suis pas la personne la plus sérieuse dans le monde je suis pas le travailleur le plus dur je suis un peu paresseux OK et tout mais j'aimerais vraiment être acc... non au premier jour tout le monde à l'entrevue au travail tout le monde se présente comme étant la personne la plus dédiée je suis la meilleure personne je sais pour cette position et ainsi de suite ça c'est les paroles L'action c'est autre chose Ce qui prouve notre amour d'Allah C'est nos actions et nos Réactions face aux difficultés Pas nos paroles Il dit Allah Azza wa Il a accordé le titre de patient au meilleur de ses serviteurs, comme le prophète Ayyub alayhi salam inna wadadnahu sabira. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala fasbir berli hukmi arab bika la azoodjell ordonne au prophète sallasam d'être patient för Allah Azawajjal, för det svar då Allah Subhanahu wa Taala och även på sabidin har vi pratat om flera, visst, verser i Koranen kärin under den förra sesongen som pratar om värdigheten av tåg. Och det här är ett steg i kraften för att få tillbaka mina tåg. Det är inte bara att vi måste vara tåg, utan vi Ce n'est pas contraire à la patience ou à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète, la patience ce n'est pas d'annuler la souffrance. La patience ce n'est pas d'anéantir le sentiment de souffrance ou de tristesse ou de peine. On a dit le hadith tout à l'heure du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mon cœur est attristé sur la perte de Mon fils, ça c'est des sentiments humains qui ne sont pas contraires à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne font pas descendre le statut de la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ alam wa وَنُفْرَتَهَا minhu amrun Parce que le fait de ressentir le mal et la peine, c'est quelque chose de naturel, et connaissez par cœur, mémorisez ce principe dans l'islam qui dit que tout ce qui est sentiment humain, sur lequel on n'a pas de contrôle, c'est un sentiment humain instinctif, on n'est pas responsable auprès d'Allah Azzawajal. C'est clair, on n'est pas responsable, on n'est pas blâmable auprès d'Allah Azzawajal pour nos sentiments humains instinctifs. Ce n'est pas moi qui a développé ça, ça se développe juste comme ça. Qui pourrait nous dire des exemples Un proche, il meurt, on est attristé par ça, il n'y a pas de mal. Le problème, c'est quoi C'est dans la maîtrise des réactions. Si cette peine, cette tristesse, elle se développe vers des choses qu'Allah Azzawudelil n'aime pas, c'est là où on devient blâmable. C'est parce qu'il y a une ligne après laquelle on a contrôle. Avant cette ligne, on n'a pas de contrôle. C'est des sentiments humains. Autre exemple. La colère, la colère. Par exemple, donc la colère, si quelqu'un te met en colère, est-ce que c'est est mal que tu sois en colère? Oui et non. Ça dépend, on parle de quel niveau de colère. Si on parle de de, du niveau profond, ça t'a mis en colère dans ton cœur. C'est pas mal. Tu es un être humain. Si quelqu'un te provoque, il va te dire, il va t'insulter, insulter ta famille, autre chose. C'est normal que tu sois en colère. l'islam ne nous dit pas qu'il faut anéantir les sentiments humains. Ce qui est problématique, c'est quoi C'est si cette colère là, elle sort du, de notre contrôle et elle dépasse les limites d'Allah Azawajal. Elle se traduit par des actions ou par des paroles que Allah il n'aime pas. Subhanahu wa taala. C'est clair. Ou que ça peut se développer en des sentiments que Allah il n'aime pas. Comme la haine, par exemple. Mon frère pourrait me dire un commentaire que moi, je n'ai pas aimé. Je trouve que ce commentaire-là, il est déplacé. Et dans ma tête, je me dis, ce n'est pas de ces affaires. Pourquoi il parle de ça Est-ce que ça, ça arrive dans la vie Ça arrive dans la vie de tous les jours. Ça fait partie de la vie humaine. Ce n'est pas, pas la guerre mondiale qui a débuté. Vous comprenez Le problème, c'est si moi, je vais porter cette petite colère que j'ai à l'endroit du commentaire de mon frère et que ça va devenir une haine dans mon cœur qui va anéantir le lien de fraternité de l'islam entre moi et lui, ce que plusieurs arabes de nos jours, ils ont comme problème. Ce pas lorsqu'ils deviennent en colère contre quelqu'un, pour quelque chose de petit, ça va devenir quoi Il va se rappeler de ça pour le restant de sa vie, pour quelque chose de futile, de négligeable les petits problèmes ça existe toujours dans, dans la vie je peux toujours me rappeler que toi tu m'as dit un jour un commentaire quoi, déplacer mais ça ça ne doit pas mener à la haine si c'est quelque chose de, de futile tu n'as tu, tu, tu pas déclaré que tu es mon ennemi tu restes que tu es mon frère en islam en Allah subhanahu wa ta'ala oui akhi Est-ce que est quel qu que est oui en oui que peut à oui tout à fait très très, bon... très très très bonne question donc le frère si j'ai bien compris ta question il nous parle encore une fois du niveau de colère ou bien du cercle de colère qui est sur lequel on n'est pas blâmable, qui est le simple sentiment. Mais est-ce que même ce sentiment, on peut le réduire C'est ça ta question un peu Est-ce que même ce sentiment, on peut, on peut l'étouffer un peu plus La réponse est que oui. Encore une fois, et parmi les choses qui nous aident à ça, c'est la sagesse, la science, l'ilm, la sagesse, qui est el-chikmah. Pourquoi Parce que pour plusieurs personnes, ils ont tendance à être très en colère dans leur cœur. Encore une fois, pour, une, pour des questions... Futile. il ça peut être parce que j'ai ouvert mon cerveau, ma conscience au shaitan pour qu'il m'injecte du sou au ban, penser du mal, faire des interprétations. C'est clair Donc parfois, le commentaire de mon frère, ça peut s'arrêter au commentaire de mon frère qu'il m'a dit. Mais si le shaitan, moi, l'emporte sur ma conscience et qu'à chaque fois que quelqu'un me dit un petit commentaire, Qu'est-ce qui arrive Je commence à faire, je commence à amener des analystes, n'est-ce pas des, des politiciens, des penseurs, des analystes qui vont faire un plateau télé comme ça dans ma tête. Ils commencent à analyser, analyser c'est quoi les paroles qu'il a dit, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, est-ce qu'il avait un autre... C'est certain que ça, ça, ça, ça fait quoi Pomper la colère à l'intérieur. C'est pour ça que dans l'islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend à ne pas... Ouvrir les portes wasawis du shaitan, waswasa, à ne pas faire comme Allah Azza wa Jal nous dit, اجتنبوا كثيرا من الظنّي إنا بعض الظنّي إثمون. الظنّ c'est quoi? Guessing. Présomption. Donc, الظنّ c'est... Peut-être il voulait dire ça. Ça se peut, mais il y a cette possibilité. commence Encore une fois, commencez à à bâtir toute une réflexion sur rien de concret. Allah Azza n'a pas dit tout ce qui est dhan, c'est mauvais. Il y a parfois le dhan qui est quoi Fondé. Il y a du dhan qui est fondé. Devant, chez toi, habituellement, dans ta rue, c'est toujours calme dehors. Il y a peu de personnes. Tu es dans un quartier résidentiel. Mais un jour, tu entends du bruit et tu te réveilles à une heure du matin. Tu regardes la fenêtre et il y a quatre hommes vêtus comme ça tous de la même façon, okay, qui sont en train de regarder ta maison et qui sont sur le trottoir, sur le, sur le terrain public, et qui sont en train de regarder, non rien fait de mal, mais regarde ta maison comme ça, 1h du matin, personne, juste en train... Est-ce que là tu peux, tu peux développer ton van pour aller un peu plus loin C'est normal, n'est-ce pas Donc ça, c'est un van qui est fondé. On peut ici dire peut-être que ces personnes-là sont, sont en train de faire quelque chose de complètement aléatoire, mais il y a aussi une forte possibilité que ces gens-là veulent faire du mal, qu'il y a un problème ici. Mais comme on a mentionné, les choses futiles de la vie commencer à faire trop de van et de développer des idées, ainsi de suite. Ça, ça pousse à quoi Gonfler la colère qui est dans le cœur. Aussi, Le maîtrise de cette colère qui est dans le cœur, il vient avec un autre travail qui est le travail de tawadu. Tawadu, c'est être humble pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pas être humble pour les gens, être modeste pour Allah, azzawajal. ça veut dire connaître notre juste valeur. Quelle est notre juste valeur Baraka Allahou fik. Notre juste valeur c'est qu'on est des serviteurs d'Allah Azza wa Jall. On est des êtres humains, on est des serviteurs. Nahnu ibadulillahi Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall. On n'est pas des dieux peu ta force physique, ton argent, ton influence. Tu dois toujours te rappeler que tu es un Subhanahu wa Ta'ala, celui qui a toujours cet état Aussi, il va, beaucoup, il va beaucoup maîtriser cette colère qui est à l'intérieur, parce que parfois la colère est, est, est pompée par cet ego. Même si quelqu'un, remarquez, dans l'islam, les savants ils disent, il faut faire attention, même lorsque quelqu'un te traite injustement, il faut faire attention. Pourquoi Si quelqu'un te traite injustement, te fait une injustice claire, il faut faire attention. Pourquoi C'est parce que dans l'excès de colère, comme tu le dis, dans l'excès de ta réaction, tu peux passer du de la victime au criminel. Okay? Donc c'est toi maintenant qui a un droit à réclamer. Mais peut-être que tu en fais trop. « Fala yussri fil qatli innahu kana mansura » Comme Allah dit. Donc si tu en fais trop... La, la balance va se renverser. C'est l'autre, celui qui t'a fait du mal, tu lui as fait du mal. Tu lui as retourné le, le double. Donc c'est pour ça que parfois cette colère-là, il faut savoir la, la maîtriser pour faire encore une fois la distinction entre ce qui est colère normale et ce qui est colère excessive. Autre exemple, c'est la faim. La faim. Tu n'as pas de quoi manger. Lorsque tu ne manges pas, tu as faim. Est-ce que ça c'est mal que quelqu'un ait faim lors du mois de Ramadan « J'ai faim !» Je dire « Non, tu n'as pas le droit d'avoir faim, c'est Ramadan, tu dois être patient pour Allah. » Non, c'est normal d'avoir faim. C'est quelque chose de complètement normal, encore une fois. Allah Azzawajan ne nous blâme pas pour nos sentiments humains, normaux, naturels, instinctifs. Il n'y a pas de mal dans ça. Donc, Et c'est pour ça que le fait de ressentir du mal n'est pas contraire à la patience. Parce qu'il dit ici... Fala wazimun nafsila sabila ila i'adamihah Wa illa lam takun nafsan insaniyatan Wa la rtafa'atil mihnatu Wa kanat alaman akhara Wa kanat Parce que sinon Eh bien ce serait plus une âme Tu serais plus un être humain Ça, ça fait rigoler parfois des gens Qui veulent cacher cette nature humaine Des gens disent par exemple Non non moi tu sais moi je suis pas quelqu'un qui aime l'argent Par exemple okay? Moi je suis pas quelqu'un qui aime l'argent Tu es en train de... Peut-être que tu n'es pas un être humain, toi. Okay? Tu n'es pas... Euh, mon, ces choses-là, haram et tout. Non, ça, ça, ça je n'ai pas peur pour, pour moi. Ça veut dire que toi, tu n'es pas un être humain. Vous comprenez Parce qu'on est dans, tous dans le même système. Qui est le système humain Allah Azza wa nous a créés dans le même système, avec la même nature, afin d'être éprouvés. Un autre point ici. Donc, il dit ici... Euh, الصبر والمحبه لا يتناقضان l'amour et la patience ne sont donc pas contradictoires tu peux aimer Allah Azza wa Jalla et être patient pour Allah Subhanahu wa Ta'ala en même temps il dit le seul problème de as la seule faille parfois de la patience c'est quoi c'est d'être patient pour autre que Allah Azza wa Jalla as-sabr laysa lillahi Subhanahu wa Ta'ala ghayra iradati ridha al-mahboub donc parfois on est patient encore une fois pour que les gens voient que moi je suis patient, pour que les gens disent de moi que moi je suis quelqu'un de patient, pour que je puisse battre le record mondial de celui qui n'a pas mangé de je ne sais pas quoi pendant tel nombre de mois. Donc ça, ce n'est pas la patience pour Allah. Donc ça, il dit la seule faille qui pourrait exister dans la patience, c'est que quelqu'un soit patient, mais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le croyant, sabruhu billah, il est patient par Allah, ça veut dire par l'aide d'Allah. Et aussi sabruhu lillah, il est patient pour Allah. Wa sabruhu ma'Allah, il est patient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, comme Allah Azza wa Jal lui demande d'être, il va être. Tu une question Oui, oui, c'est un peu de l'ostentation. C'est de y -y -y. faire les bonnes œuvres dans dans, dans l'islam. C'est interdit de faire les bonnes œuvres pour pour les gens, pas pour Allah C'est de l'ostentation. Ça fait partie des péchés majeurs. Ok, on parle pas encore une fois des choses qui n'ont pas un rapport direct avec la religion. Quelqu'un pourrait euh, démontrer à ses amis, au collège ou autre chose, il veut leur montrer à quel point il est patient, okay? il va dire, euh, je ne sais pas moi, mettez sur moi un tronc d'arbre de tel, euh, tel, euh, tel nombre de kilos, vous allez voir com combien, moi je vais battre le record. Il le fait pour les gens, il ne le fait pas pour Allah, ça c'est pas de l'ostentation, ce n'est pas haram en tant que tel, ça c'est des choses de la vie de tous les jours. Mais les bonnes œuvres, les bonnes œuvres, si on veut montrer qu'on est dédié à Allah alors qu'en réalité on le fait pour les gens, ça, ça fait partie des péchés Majeur, ça fait partie des péchés majeurs de l'ostentation un autre point qui nous tire ici, parce que qui pourrait nous rappeler, la semaine dernière on avait parlé des trois types de patience qui étaient quoi les trois, les trois domaines de la patience, qui pourrait nous les rappeler Ça, c'est les trois, les trois formes de patience. Très bien, mais moi, je faisais référence à autre chose. An <-il -m> être patient dans les difficultés, comme être patient face à la pauvreté. Être patient dans l'obéissance d'Allah, comme être patient dans la prière. La salat, elle demande d'être organisée, d'être à jour, d'être assidu. C'est pour ça que ça demande de la patience. Wa muhālakabīs salatī was tabīr Ça demande de la patience. Troisième forme, c'est être patient envers les interdits. Ça veut dire pour résister aux interdits. Al sabrā'ani al Donc il dit ici al kawfumina lwa'idi jid fi haml al mar' al sabr āni al ma'ṣiyah wal bu'ḍi ānha. Qu'est-ce qui encourage entre autres à être patient envers les mauvaises œuvres pour ne pas être tenté par les interdits, pour ne pas commettre les interdits Qu'est-ce qui aide à développer cette patience Il va nous donner ici deux solutions. Une bonne solution et une meilleure solution. La bonne solution qu'il nous propose ici, la première, c'est « Al-khawfou min » C'est d'avoir peur de craindre la punition d'Allah Azzawajal. Al Al-Wa'id, c'est l'avertissement, le risque d'être puni par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la nature humaine. Les personnes qui nous présentent une vision utopique du monde dans laquelle on n'a pas à avoir peur, il ne faut pas craindre les conséquences, il ne faut pas faire peur du tout aux gens. Ça, ce n'est pas pour la vie humaine. Ça c'est pour les écrits, pour la théorie, pour des pour des pour pour des livres de fiction mais c'est pas pour la vie réelle. L'être humain une grande partie de ses actions, de ses bonnes décisions sont motivées par la peur, par la peur. Qu'est-ce qui arriverait si les gens n'avaient pas une certaine peur Bien sûr, Tout le monde a un niveau de peur différent. Mais qu'est-ce qui arriverait si les gens n'avaient pas une certaine peur de la police, de la prison Par exemple, qu'est-ce qui arriverait Est-ce que vous pensez que tout le monde que vous croisez dans la rue qui marche, euh, disons, un peu respectueusement, qui ne vous font pas de mal et tout, que tous, parce qu'ils sont des bonnes personnes Bien loin de ça, n'est-ce pas Bien loin de ça. Donc, l'être humain est poussé dans une grande partie de ses bonnes décisions, de, ses, de son bon comportement, disons, par la peur des conséquences. « Al-khawfumin al-wa'idi »« Al-khawfumin al-wa'idi » Donc, Et c'est qu ce qu'il nous dit. Bien sûr, il ne parle pas de la police. Il parle de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir peur de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. خَوْفُ min مِنْ subhanahu wa ta'ala مُفِيدٌ جِدَّنْ C'est très très très serviable, ça aide beaucoup à se détacher des interdits, d'être patient envers les interdits parce que la personne, elle, fait, elle pense en réalité à ses conséquences auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, walbor du anhan, gibdumufidin biddawrihi fil iman et s'éloigner des interdits aussi, c'est très utile pour la protection de notre foi. Donc on a besoin de craindre Allah pour ne pas approcher les interdits et on a besoin de ne pas approcher les interdits afin de préserver notre foi parce que les interdits et les péchés, ils affectent notre iman. Qu'est-ce qu'ils font de notre iman Qu'est-ce que le péché Comment est-ce que le péché, il affecte le niveau de foi de la personne Soit ça peut diminuer la foi de la personne Ça peut anéantir, complètement détruire la foi de la personne Ou la moindre des choses c'est que ça peut enlever la beauté de la foi Ça veut dire l'expérience de la foi de, de la personne L'innocence de la foi de la personne Comme Allah Azza il a accordé le, le, La foi qui est naturelle encore une fois Qui fait partie ou qui est compatible avec Al-Fitr al Parce qu'il dit que darurian, Ça c'est quelque chose de normal Le lien entre les péchés Et entre eux, la foi. L'impact des péchés sur la foi, il est indéniable par deux choses. Bishara, par les textes de la, la religion, et aussi, par quoi Par quel argument Qu'est-ce qui nous prouve ce lien très très serré entre la foi et les péchés Qu'est-ce que les péchés ont des conséquences sur la foi de la personne Il y a les textes qui le prouvent, du Coran et de la, de la tradition prophétique. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi? La pratique, « donc la, la réalité, encore une fois, la conscience humaine. La conscience humaine, celui qui commet des péchés, il n'a il pas besoin d'aller demander au « cher »,« cher, penses-tu que ça a affecté ma foi ?» Il va ressentir ça par lui-même, va voir la différence va voir la dégradation de son niveau de image. Par exemple, dans le hadith du prophète, qu'est-ce qu'il dit Il dit, celui qui commet la fornication, le zina, ne la commet pas en étant un vrai croyant, un croyant complet. La même chose pour celui qui boit l'alcool. Celui qui commet un vol ne va pas commettre un vol en étant un vrai mu'min. Après ça, il dit et la porte de, du repentir sera toujours ouverte Ouverte par la suite. C'est clair. Donc là, le prophète alayhi wa sallam, nous décrit très clairement l'impact des péchés sur la foi de la personne et du croyant. Mais après ça, il y a un niveau plus élevé que la peur. Donc la peur, c'est un moyen pour renforcer notre patience face aux interdits. Mais il y a aussi un autre moyen encore plus noble, ce qu'il appelle ici al-haya ou al-haya. Quand traduit habituellement la pudeur, mais comme je le répète à chaque fois, c'est très difficile de trouver un mot précis en français qui traduit al-haya. Al-haya, c'est d'être gêné dans certaines situations pour certaines choses, pas toujours. On n'est pas gêné dans l'arzouda lorsqu'on fait les bonnes œuvres. D'être gêné quand l'arzouda nous regarde en étant dans dans certaines situations. الحياء من الله عز وجل avoir le haya envers Allah subhanahu wa ta'ala il diesi min shiyam min shiyam al-ashraf wa ahli al-karam wa al-nufus al-zakiyya pourquoi ce le haya c'est mieux que la crainte. encore une fois donc on a la crainte, la peur d'Allah on al-haya d'Allah cette, cette pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala man regardez Celui qui est motivé, celui qui est retenu, disons, par la peur. Encore une fois, celui qui est retenu, pour ne pas tomber dans l'interdit, celui qui est retenu par la peur d'Allah Azzawajal. Son cœur est présent avec quoi Sans peur, son, son cœur, il est conscient de quoi Imaginez si le cœur avait des yeux en train de regarder quelque chose et à cause de cette chose-là, il ne fait pas les interdits. Le cœur de celui qui a peur, qui craint Allah Azza wa il regarde la punition. Il est concentré sur la punition d'Allah Azza wa Ce qui est excellent en passant, ce n'est pas mal. Mais là, il nous dit qu'est-ce qui est encore meilleur que ça. Celui qui a le haya, son cœur, il regarde qui Il regarde Allah Azza wa Il ne regarde pas là punissants. Ce qu'il retient, c'est le fait de savoir que Allah il le regarde et il se sent gêné de faire quelque chose que Allah wa il n'aime pas alors que Allah subhanahu wa taala il ta l'a. Celui qui est, celui qui a peur, il est en train de regarder soi-même ses propres intérêts. Faut pas que je fasse ça parce que je vais avoir des conséquences. Allah va me punir alors que al mustahi celui qui a al haya moura'an janiba rabbih wa mulahidhun 'azamatah lui il regarde la grandeur de son seigneur d'allah subhanahu wa ta'ala wa al maqamayn pour nous réconforter il nous dit que attention les deux statues les deux statues que ce soit la crainte d'allah azza wa ou le haya font partie des statuts nobles de la foi. Ce n'est pas pour dire ici qu'avoir peur de la punition d'Allah Azzawajal et être retenu de ça, que ça c'est mal. Ce n'est pas ce qu'il est en train de nous proposer ici. « Ghayra enna al-khaya haya Bien sûr, il dit que le haya est encore plus élevé parce que le haya, ça se rapproche du niveau du Ihsan. Qui peut nous rappeler le niveau du Ihsan Ça fait quelques semaines, on a fait le cours sur le hadith de Jibril, C'est quoi le Ihsan Ihsan C'était l'excellence, la perfection, et ça référait à quoi exactement l'excellence dans la foi, dans le iman, plus haut degré. Plus haut degré. Et sa définition, son illustration, c'est d'adorer Allah comme si on le voit, car on est conscient que même si nous on ne le voit pas, lui il nous voit, Subhanahu wa Taala. Donc ça c'est un, un ça se rapproche de ça. C'est celui qui laisse les interdits. Par Iman, lui, il va dire parce que Allah, il va me punir. Il faut que je fasse pas cette chose-là. Celui qui laisse les interdits par haya, lui, il est au niveau de Al-Ihsan. Il sait que Allah, il me regarde. Je ne veux pas que Allah me regarde dans cet état. Vous comprenez C'est clair Après ça, Un autre principe important qu'il nous mentionne ici, qu'il a déjà cité avant ça, qu'on a couvert la semaine dernière, mais on le répète, pour son importance et pour les personnes qui n'étaient pas aussi présentes la semaine dernière, il le répète que dans la religion, entre faire les bonnes œuvres et entre éviter les interdits, qu'est-ce qui est plus noble Entre faire les bonnes œuvres Surtout les obligations, bien sûr. Dans ce cadre-ci, on parle de faire les obligations. Entre faire les obligations et entre éviter les interdits, qu'est-ce qui est plus noble Remplir aux obligations. Les deux sont très importants. Pas, non, je fais les obligations, moi je vais négocier, je vais faire un deal 50%, 50%. Je fais les obligations et je fais les interdits. Ce n'est pas ça le sens. Mais le sens, encore une fois, c'est de toujours se rappeler que l'aspect la, le plus critique de la religion, c'est... Les obligations, remplir aux obligations, de sens général bien sûr, ok, on parle ici dans le sens général parce qu'après ça, dans le détail, il y a des grandes obligations, il y a des, il y a des, euh, des grands péchés qui sont plus graves que des obligations moins, moins importantes. Mais on parle ici, les grandes obligations sont plus importantes que éviter les grands interdits. Faire les obligations moins que grandes obligations est plus important que éviter les... Les péchés mineurs, même si les deux sont très importants. Mais là, il nous explique la logique de la religion. Pourquoi C'est parce que les -ce qu Éviter les interdits. Pourquoi est-ce qu'Allah nous dit d'éviter les interdits C'est parce que les interdits, qu'est-ce qu'ils font ils détruisent, ils détruisent les actes. D'adoration. Pourquoi est-ce que l'alcool est interdit Pourquoi est-ce qu'Allah a interdit l'alcool Parce que Il rend le corps impur. Déconcentrer les fidèles pendant la prière. Plus que juste déconcentrer, disons. Oui Parce que sans que les fidèles ne boivent de l'alcool, ils sont déconcentrés de nos jours. Oui, ça c'est dans le hadith, n'est-ce pas, dans la narration. La première science qui disparaît de cette terre, c'est quoi la première science? min al-ilm. C'est quoi la première science qui commence à disparaître avant la fin des temps? Le khouchou, la concentration, la science de la concentration, comme dans l'affaire de, de l'un des sahabas que tu vas rentrer dans un mastude, tu vas avoir plein de gens en train de prier, la tarafihim khashi'a, il n'y a pas une personne qui est dans un état de khouchou, de concentration. Donc, ce qui est dans le cœur, il disparaît avant, avant les actions des, des gens en tant que tels. C'était quoi la question déjà Oui, pourquoi est-ce que l'alcool est interdit Oui. Il est parce que ça cause l'ivresse. L'ivresse, ça affecte notre raison. La raison, c'est la, la chose principale avec laquelle on adore Allah Azza wa Jalla. C'est clair. Allah Azza wa Jalla, il l'a fait comme ça. Si Allah il voulait, Allah Azza wa Jalla aurait créé Khamr l'alcool, qui ne nous gêne pas. On peut faire la prière en étant concentré et tout, faire les bonnes œuvres et on peut boire de l'alcool en même temps. Ça, c'est au paradis. C'est pour ça que dans le Jannah il y a il y a le khamr Ok, dans le Jannah il y a Bon, le khamr, pas ça ne se traduit pas juste comme l'alcool, mais il y a le khamr, ça veut dire euh, les, les vins et ainsi de suite, mais ce n'est pas comme l'alcool de la vie du bas monde. Donc, les, inter, les, les interdits, Allah Azza wa Jal nous a empêchés d'y toucher. Pourquoi est-ce qu'ils sont interdits C'est parce que ça aide à ne, ne pas les toucher, ça protège nos bandes-œuvres. C'est clair, ça protège nos nos Bonnes œuvres, c'est clair. Donc c'est pour, pour ça que les bonnes œuvres et les obligations sont encore plus nobles que éviter les interdits. Il dit ici, il donne une analogie. Il y a la santé, être en santé. Être en santé, c'est faire les obligations. Et il y a el chimie. c'est comme, c'est un peu le régime, c'est éviter des choses qui te sont... Nocive. Ça, c'est éviter les interdits. Pourquoi Pour ta santé, pour la santé de ton cœur, afin de préserver la santé de, de ton cœur. Et pour ce qui est des obligations maintenant. Oui, j'avais une question. Oui. Okay. Très bonne question. Donc la question ici, si l'alcool si a été interdit seulement parce qu'elle cause l'ivresse, qu'est-ce qui empêcherait la personne d'en consommer une petite partie qui ne causerait pas l'ivresse, si elle est consciente okay? La réponse à ça, c'est que regardez, quand j'ai posé la question, pourquoi est-ce que il a interdit l'alcool On ne parlait pas de ce qu'on appelle dans la science de l'islam « al-illah » Ça veut dire quelque chose de mathématique sur laquelle nous, on a on a quoi Une marge d'influence. On peut aller chez le shiikh dire « ya shiikh ?» Tu sais, dans ce cas précis, ça n'existe pas comme dit les ulama « al-hukmu yadur ma'illatihi wujuban adaman. Non, je posais la question ici, ça veut dire c'est quoi la sagesse C'est quoi, quoi la raison derrière ça Vous comprenez Maintenant, le fait qu'il y ait sagesse derrière une chose... Ça ne veut pas dire que dans les situations dans lesquelles la sagesse n'existe pas toujours, que ces situations-là, on a le droit nous-mêmes d'altérer la religion. Pour plusieurs raisons. De un, c'est parce que la religion est fondée sur un système stable. C'est une révélation dans la Zodan. Ce n'est pas si ouvert, il y a des questions de Ichthad, mais dans son ensemble, la religion n'est pas fondée sur un système comme ça spéculatif où tout le monde a le droit de dire, mais moi je pense que j'ai une, quoi. Une exception parce que tout le monde dirait « Selon moi, euh, moi, ça, ça ne va me pas causer l'ivresse. »« Non, l'autre, il va dire une goutte de plus. »« L'autre, il va dire non, non, trois gouttes de plus. »« L'autre, savant, et ainsi de suite. » Ça ne va, ça va pas se stabiliser. C'est pour ça que les hikams de la religion ne sont pas fondés dans la pratique sur cette sagesse, elle existe ou bien elle n'existe pas. Elles sont fondées sur quoi ?« Allah, il a dit de faire comme ça, puis il faut faire ça. » C'est comme, par exemple, le voyageur. Le voyageur, il a le droit en islam de ne pas jeûner lors du mois de Ramadan. Si quelqu'un voyage lors du mois de Ramadan, il a le droit de ne pas jeûner, c'est clair. Mais, quelqu'un pourrait dire « Mais ça, dans le temps du prophète, les gens voyageaient sur des chameaux, ainsi de suite. » De nos jours, quelqu'un, il voyage dans un jet privé, personnel, c'est très riche, il y a des gens il est dans, qui le servent, il y a la climatisation et tout, alors lui, il devrait jeûner. Non, il a le droit de ne pas jeûner parce que ça s'appelle voyage. Tant que ça s'appelle voyage, il a le droit de ne pas jeûner et de rattraper plus tard, peu importe les circonstances. Parce que si, encore une fois, ça devient ouvert à interprétation, c'est notre ego qui va entre nos passions qui vont intervenir et qui vont commencer à altérer la religion. Deuxième principe aussi pour répondre à votre question, c'est que dans la religion d'Allah Azzawajal, même en passant dans les lois humaines de nos jours, on a le principe de quoi, cette « set doudveria ». C'est quoi « set doudveria »?« set doudveria » c'est « on ferme la porte à, à la prochaine étape ». Il va toujours y avoir une prochaine étape. Parce que lui qui va encore une fois dire « Aujourd'hui, je vais boire et moi, je suis conscient, je vais seulement prendre un niveau d'alcool qui ne va pas causer l'ivresse. Vous comprenez Mais après un an, il va dire, mais je peux consommer un peu plus et je sais que ça va pas causer. Ça va finir par causer l'ivresse. Je vais vous donner un exemple, okay? comment est-ce que ça, ça s'est pratiqué de nos jours de façon très très visible devant nous. La fameuse distanciation sociale de nos jours. Lorsqu'on va dire, les gens, par exemple, dans des rassemblements de tel, tel, tel, ils doivent garder 1,5 m de distance entre chaque personne et la prochaine. Qu'est-ce qui arrive si deux personnes vont garder entre elles 1,45 à la place de 1,5 Est-ce que légalement, ils risquent d'avoir une infraction Oui. Si un agent du gouvernement veut appliquer la loi... Le juge ne va pas lui dire Toi tu as exagéré. Il va dire c'est la loi. C'est imposer 1.5, mais quoi? Ils ont fait 1.40. Donc, légalement, c'est ça. Euh, tu peux commencer à débattre et dire est ce qu'il y a est ce qu'il y a des données scientifiques qui prouvent que 1.5 ça, ça, ça limite le virus, mais 1.45, ça limite pas. Est-ce qu'il y a des données scientifiques comme ça? Pensez-vous que celui qui a imposé un tel règlement il a eu un règle, une étude d'un laboratoire qui dit qu'il faut vraiment que ce soit 1.5 pas 1.49 Non C'est approximatif mais il faut mettre une limite quelque part Vous comprenez Allah Azza wa il nous a mis des limites et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa il nous a dit que Tout ce qui cause l'ivresse à grand volume, à grande quantité, la moindre quantité de cette substance devient interdite dans la religion. Si tu as besoin de 1 litre pour arriver à l'ivresse, ça veut dire quoi Même un millilitre serait interdit. Ça reste du khama. Ça va s'appeler du khama, ça va porter ce label et ça va être interdit. Donc, il dit c'est « As-sabr maintenant, la patience dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal » Ça demande trois choses. Comment être patient dans l'obéissance d'Allah comme, euh, comme par exemple la prière, la salat. Si quelqu'un dit « moi, comment je vais faire la salat Comment je vais pouvoir faire la prière pour le restant de ma vie ?» Nuit et jour, cinq prières et faire salat, le fadj, le matin et ainsi de suite. Il y a trois choses ici, trois éléments. Première chose, « dawa muta'a » C'est la consistance, la permanence. Si je commence la prière pour un jour, la délaisse, je reviens après une semaine, après un mois, ça ne va pas fonctionner comme ça. Si je deviens constant dans ma salate, à la fin, à un certain moment donné, je vais avoir la patience pour faire la salate. Deuxième chose, et ça, ce point il est extrêmement important. Dans les bonnes œuvres, pour être patient, il faut les faire pour Allah. Il faut purifier nos intentions pour Allah. Si vous voyez qu'il y a des gens « Ah, lui, je connais. Oh, elle, je la connais. » Ça fait quelques années, ils pratiquaient beaucoup leur religion. Et après ça, soudainement, ils ont tout arrêté. Très, très, très, très souvent, c'est relié à ce point. En particulier, c'est que sa pratique à cette personne n'était pas pure et sincère pour Allah Azza wa Par ostentation, par culture pour suivre les autres, n'est-ce pas Ce n'était pas profondément ancré pour Allah. Parce que celui qui sait qu'il est en train de faire pour Allah, il sait que le résultat, que c'est très payant. Je ne veux pas laisser ce chemin qui est extrêmement payant, comme la salade, comme la prière, ou la gravité de ne pas la faire, par exemple. Et le troisième point, c'est « Ouqou'uha ala muqtada Troisième condition, pour développer cette patience, Dans les obligations, dans l'obéissance d'Allah Azza wa C'est de les faire, de remplir ces obligations-là Par science, par ilm, par connaissance Ça veut dire connaître comment est-ce que le prophète wa sallam, Il faisait cette chose-là et essayer de la faire comme lui Je vous donne un exemple La salat, la prière Il euh, y a des gens peut-être Vous avez appris la prière de vos parents On vous a appris à faire la salat comme ça Ton père, quand tu étais jeune, te prenait au masjid ou à la maison, il te disait « dis, Allahu Akbar », puis après ça tu fais euh, « Surat al-Fatihah fatiha tu vas réciter « Surat al-Ikhlas » par exemple, tu vas faire ton recours, après ça, on t'a appris comme ça. Ça c'est une prière, tu l'as fait. Mais est-ce que ça aide d'aller faire quelques années plus tard tes propres recherches et dire « Mais pourquoi est-ce qu'on prie comme ça exactement ?» Et là, tu prends des livres de hadiths au Boulourg al-Maram, ou Rumdat al ahkam ou n'importe quel autre de hadiths, de livres, par exemple, de jurisprudence qui contiennent beaucoup de preuves et de hadiths. Et là, tu découvres le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça dans sa prière. Est-ce que ça, ça va te motiver plus Oui. Parce que là, tu sais pourquoi tu es en train de faire la chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit de le faire. Peut-être quelqu'un m'a dit, peut-être lui, il ne savait pas vraiment quoi faire ça. Mais pourquoi on fait ça Est-ce que juste quelqu'un me dit, de... ça c'est la religion, je dois faire la même chose C'est pour ça que la science, elle est très importante. Connaître notre religion, connaître la vie du prophète, sallam, ça nous aide à être patience ça allège cette lourdeur de responsabilité lorsqu'on fait les obligations lorsqu'on obéit à Allah Azza wa on va faire la chose tout en sachant pourquoi parce qu'on a fait on est convaincu de ça donc ça aide grandement La prochaine chose après ça, il nous parle wa mihan. Inshallah, on va clore bientôt après ça. S'il va avoir des questions d'ordre un peu plus général, on pourra en traiter, inshallah. Al sabrofil mihani 'ala ada al-ẓalimin wa 'anda al-nawazin, فإن العبد Donc là, il nous a proposé encore une fois des, des aspects pratiques. Qu'est-ce qui aide à être un patient envers les interdits Il dit, c'est la crainte d'Allah ou, mieux encore, le haya. Qu'est-ce qui nous aide à être patient dans les obligations, en remplissant les bonnes œuvres C'est la constance, la permanence, la continuité de un, la sincérité, les bonnes intentions, ainsi que la science, la connaissance. Numéro 3 maintenant, pour l'autre forme qui est la patience envers les difficultés. Comme il dit ici, « Ava faire face à l'injustice » et ainsi de suite. Comment être patient Il propose ce qui suit. Première chose, « C'est de remarquer la conséquence finale, la belle conséquence. Ce que Allah Azza wa Jalla t'a promis comme récompense. La patience, qu'est-ce que ça fait Comme dans plusieurs hadiths qu'on ne va pas tout citer maintenant, qu'est-ce que ça fait Ça efface de nos péchés, ça nous purifie. Ça élève notre rang auprès d'Allah et ça nous donne une récompense énorme auprès d'Allah Subhanahu wa Taala. Tu n'es pas perdant en étant patient pour Allah C'est clair. Tu seras payé pour ça. Tu seras récompensé grandement pour ça, Insha Allah Subhanahu wa Taala. Il dit wa kama 'ala kulli hamlaha, comme c'est habituellement. Le cas pour tout, celui qui veut porter une grande difficulté. Une grande difficulté. Le même exemple qu'on donne toujours. La même difficulté que la personne dirait « Non, je ne vais pas la prendre » si on lui propose d'être... De de, regardez. Prière de Fadr. Salatul Fadr. Prière de Fadr. Qui est la prière pour plusieurs personnes la plus difficile. Il faut se réveiller le matin tôt pour faire la prière de Fadr. Ok Et il y a plusieurs musulmans, malheureusement, qui ne font pas du tout leur salat sans parler même de la prière de Fajr. Si vous étiez très riche ou vous faites partie d'un laboratoire de psychologie, on va vous demander de faire une étude. On va vous donner un très bon budget. Vous allez essayer avec votre voisin, juste la porte à côté, qui peut-être c'est quelqu'un de athée, quelqu'un qui n'est pas un religieux. Vous allez lui dire, je vous invite à venir avec moi à la mosquée à chaque matin, pendant les trois prochain mois pour faire la prière qui s'appelle la prière de Fajr, de l'aube. il va te dire jamais de la vie je ne crois pas en la religion toi tu es quelqu'un de fou tu fais la prière, tu rêves à chaque matin dans le froid okay. j'ai pas fini mes paroles pour chaque matin je te paye cash 2000 dollars chaque matin je te paye cash 2000 dollars Dès qu'on va à la mosquée, tu pries, on sort de la mosquée, enveloppe 2000 dollars. Le lendemain la même chose. Est-ce que les résultats de l'étude vont changer Pour la même difficulté. Pourquoi C'est pour outcome. Qu'est-ce qu'on reçoit à travers ça Le croyant ne s'attend pas à 2000 dollars par matinée. C'est rien du tout, 2000 dollars, c'est pas payant pour le croyant d'avoir ça dans le paradis. 2000 dollars par salade, c'est rien du tout, c'est pas payant. Parce que dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Man ghada ila al a'adda Allahu lahu nuzulahu fil janna kulla ma Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui part au masjid, qui sort de chez lui pour aller à la mosquée, Le matin ou le soir, pour faire la prière, pour chaque salat, Allah Azza wa il te prépare ton nuzul au paradis pour chaque prière. C'est quoi ton nuzul C'est un peu ta chambre d'hôtel dans le paradis. Vous comprenez Un nuzul, c'est là où on va accueillir quelqu'un. Tu as quelqu'un, invité qui va venir. « Tu vas préparer sa chambre avec la nourriture, tout est prêt, tu peux venir. » Allah Pour chaque prière, il prépare à cette personne-là son nuzul. Celui qui se rappelle de ça, il va être patient même face aux difficultés. Face aux difficultés, par exemple, le fait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 Est-ce que tout celui qui fait un travail est motivé par ce travail? Est-ce que, euh, il y a bien sûr en psychologie du travail et tout, il y a des techniques pour quoi? Encourager, motiver les employés. On te dit les motiver, c'est mieux que juste l'argent. Il faut les motiver pour qu'ils aiment leur travail. Est-ce que ça, ça fonctionne partout, dans toutes, dans toutes les situations? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles ça fonctionne pas? Hmm? Oui, ça existe. Je vous donne un exemple. Excusez-moi pour l'exemple, ok Mais ça fait quelque temps. Je lisais un article ici, je pense, c'était sur la presse ou autre chose. Il, il parlait de d'une euh, en fait de gens qui souffraient parce qu'ils avaient l'un des emplois les plus difficiles. Ils sont les les personnes responsables de de dégager et de déboucher les grands égouts de la ville de Montréal, ok Les grands égouts de la ville de de Montréal. Ils vivent dans ça. Ils vivent dans des égouts. Ils passent leur shift avec, avec des pires des déchets. C'est leur job. Est-ce que tu peux motiver quelqu'un à faire sa job dans ça? Je ne pense pas. Vous comprenez? Qu'est-ce qui, qu qui pousse des gens à faire une job comme ça? L'argent. OK, donc, si ce n'était pas, encore une fois, s'attendre à quelque chose, l'argent ou le respect ou n'importe quoi, les gens vont... Vont rien tout le monde va vouloir faire les mêmes choses, tout le monde va vouloir être le premier ministre, c'est clair Ou ne rien faire, rester chez soi. Donc cette question-là d'être motivé par une récompense, par un gain, c'est quelque chose qui fait partie de l'essentiel de la vie humaine et de la nature humaine. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit ici Maintenant, si quelqu'un pourrait nous dire Alors, si c'était comme ça, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas la prière pour avoir le Jannah? Si l'être humain, il aime les gains Il aime tellement la récompense Pourquoi est-ce que la majorité des personnes ne se lève pas pour faire alors la prière de Fajr? Normalement, à chaque matin, à Fajr, tout le monde va mettre les lumières en dans chaque maison Vous allez voir de votre... Oui? Bara Gud är i dig. Så, Allah. Gud är förde och värdig. Hissade förmånen. Alla alla vill du ägjelat. Det förmånen som är att de vill att du ska ägjelat. Det förmånen som är att de vill att du ska ägjelat. Det förmånen som är att de vill att du ska ägjelat. Det Et il aime les gains qui sont immédiats. Parce que si tu dis à quelqu'un « Regarde, si tu fais telle chose, telle chose de mal, tu risques d'aller en prison dans 50 ans. » Beaucoup de personnes, ça ne leur dit rien du tout. Vous comprenez ?« Mais tu risques d'aller en prison ce soir. Là, ça change complètement la chose. » La même chose pour la récompense. « Fais ce travail, je vais beaucoup te payer dans 50 ans. Fais ce travail, je te paye tout de suite. » Donc l'être humain, mais le aqil, celui qui a la raison, celui qui a le iman, c'est ça le test de l'iman ici, il voit plus loin, il voit ce qui est auprès d'Allah Azzawajal et la vie éternelle. Et c'est là où ça se trouve la récompense. Très brièvement, Inch'Allah. Euh, la deuxième chose, ou bien, euh, euh, il dit ici juste pour terminer sur ce point, Inch'Allah. Après ça, la prochaine, prochaine fois, on va, on va continuer avec les quelques points qui nous restaient. Il dit Adma Rula i u Kulli Ummatin ala anna nahima na yud doraku bin nahim les gens raisonnables et sages de toutes les nations à travers l'histoire, ils sont d'accord que le narim, le bien être, le bonheur, ne peut pas être atteints par le bien être. C'est clair le bien être ne peut pas être gagné par le bien être pour avoir, on ne parle pas de petit bien-être, le plus que le bien-être, que le, le, le, le gain est énorme, le plus que les gens savent que le sacrifice va devenir, va être grand. Et comme il dit ici, wa et que celui qui aime le repos va finir avec la difficulté. Celui qui aime le repos va finir avec les contraintes. Celui qui, par exemple, n'aime pas travailler, dit « Moi, j'ai de quoi manger ce mois, j'ai de quoi nourrir mes enfants cette semaine. » Et il compte juste à s'asseoir chez lui. Et là, qu'est-ce qui va arriver Il va commencer à s'endetter et tout, mais à un certain moment, là, ça va devenir critique, c'est clair. Donc, le premier point ici, encore une fois, pour être patient envers les difficultés, målhårdhet hos några i vad det tar att ta de voir les bonnes conséquences, en av de tre de cette patience-là. Ça va te mener vers où exactement On va conclure sur ce point. On laisse le reste pour la prochaine séance, Inch'Allah en av de tre viktigaste. Det är en av de tre viktigaste. Det är en av de tre de cette séance, on va continuer un peu avec viktigaste. Det والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.